je vois le coup, je me jette contre lui, je mets 40 lui voilà. 45 attends, moi, attends, attends, attends, attends donc, mmh. 40, tu mets un point oui. je me jette contre lui, je mets 40 je vois le coup, je me jette contre lui Elle ah, déjà un truc 40 lui 45 moi 55 lui donc il monte par 5, moi par 10 bon ça a été à la fin to